C'est Noël!、Ah, Bonjour, Bonjour et joyeux Noël à tous! <rire> s a l u t s a l u t c'est complètement beau! <rire> mais c'est Je... vraiment bien fait! Hein, ouais,、ah, c est c est non, le meilleur générique qu'on ait jamais fait, à mon avis. Je sais pas, plus... mais vous l a v e z t r a v a i l l é en tout cas.、Euh... Oui, on s'est fait、un、plaisir! Bah,、oui. Il y a eu un petit acte terroriste d'ailleurs de la part d'Arnaud.、Ouais, c'est la version 2.0 du générique de Mitch où j'ai、ouais, rajouté Jingle Balls version Gore Grind parce que ça allait bien avec la Reine des Neiges. Oh, alors, je sais plus, c'est un nom à la con.、Euh... Ouais, on, on va pas en parler. Vous voulez acheter les disques ou... Un nom à la con, con avec Porn Pig, un truc comme ça, enfin,、euh, de la merde, mais...、Euh, mais... Voilà, ça, ça avait sa place. Mais, mais tu l'avais quand même、euh, en tête, é v i e m m e n t En fait, non. Euh, alors, euh,、euh, je suis、euh, depuis peu là une, une chaîne YouTube、euh, qui suit l'actualité Grindcore、euh, euh, avec une acuité assez cool. Donc, pour découvrir les nouveautés, cette chaîne-là est vraiment bien. Et、euh, malheureusement, l'actualité Grindcore est souvent polluée par beaucoup de gore-grind. Et、euh, heureusement, c'est assez facile à éviter.、Euh, c'est quoi, Grind Channel Non, non. c'est、euh, Gore Grinder sur、ah、oui, YouTube. Bah, il met des, très, très il met pas, des trucs excellentissimes. En et,、euh, et entre deux, deux trucs excellentissimes, il y a un machin porno-gore、ah un, ouais. un peu、ah、naze,、ouais. donc on l'évite. Et puis là, c'était sur le thème de Noël, donc j'ai cliqué quand même. v o i l e s t i m e n t a l Et je me suis dit que ça avait toute sa place dans ce générique. Mmh. Et puis, moi ce matin, j'étais de très bonne humeur au travail et tout. j a i d i t à ma collègue Ah, j'ai fait un générique de Noël pour la radio et tout, c'est rigolo. Ah, tiens, je vais te le faire écouter.、Ah, e t volume moi, à fond, évidemment. Et moi, j'avais mis que des trucs genre Maria Carré, 2-3 trucs de punk rock pas trop méchants et tout. <rire> et puis, du coup, genre, je mets le générique avec un peu de volume. Et puis, il y a Maria Carré, je fais Ah, Maria Carré, c'est rigolo. Ah, il y a des vampes, c'est rigolo.、Eh, excellent, Puis d'un coup, il y a un truc de gorraine <rire> dégueulasse qui passe dans le bureau. Mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> J'étais limite à me confondre en excuses. Attends, t'as o n o r e、ah, Le terroriste gilet jaune. Ouais, mais je suis très content d'avoir、euh, provoqué ça, du coup. o u a i t Inattendu, je, je m'attendais à ce que t'aies la surprise ce soir, mais tu l a s vu、ouais. p l u tôt. Je m'étais s u r p、ah、r s t un espèce d'impatient, faut attendre avant d'ouvrir ses cadeaux.、Okay. <rire> voilà, et du coup, pour te punir d'avoir fait un acte terroriste, on va s'écouter Pozy Zero avec la magie de Noël. Ah, C'est la magie de Noël par p o i s y Zero. On fait toujours plaisir. Voilà, émission spéciale Noël où de temps à autre on va balancer quelques petites pépites de Noël, je pense.、Ah, bah Moi, ça y est, j'ai fini. Ah oui, <rire>、voilà. j'en ai deux, trois autres、moi、sous le coude. J'ai juste fait un petit générique et puis après je me suis dit, gros,、oh, classique quand même.、Ouais. N'exagérons rien. Mais on se fait un petit apéro de Noël. C'est plutôt la table est belle. Oui, a s il y a un peu ouais, de, quasiment ça,、ouais. les 13 desserts. o n'est、ouais, pas loin.、Euh... Et Donc, du coup, coup, coup qu'est-ce qu'on s é c o u t e Juste après, on va s'écouter, eh b e n Hierophant. Euh, groupe de death metal,、euh, un peu hardcore,、euh, oui. ultra b u r r o s Je crois que c'est ça.、Ouais, c'est exactement la définition. <rire> oui, voilà, où tout, tout est au max. C'est marrant quand, quand, on le, quand on le visualise sur,、euh, sur le, putain, le logiciel libre、euh, de, de musique Audacity. Sur, voilà,、oui. sur Audacity, on voit un, en fait, juste un gros, gros, bloc. un gros bloc bleu. <rire> <ouais. rire>、voilà, c'est、euh, pour ça que je l'ai écrit en majuscule, parce que ça, ça, se, ça se prononce en majuscule, je pense. Oui. Et,、euh, ça se crée Euh, voilà. Et ça se joue en majuscule.、Ouais, ouais, quand Donc, je、euh... les ai vus, tout était à 11 sur 10.、Voilà. C'était mais extrême. C'était bien. Donc,、voilà. donc euh, Hierophant, c'est le morceau、euh, Spawn Abortion.、Euh, c'est issu d'un du, petit EP,、euh, deux titres、euh, du même nom qui est sorti en 2018. Donc il y a le morceau là et une reprise de Ball Thrower. Donc,、euh... Et c'est un morceau de Noël du coup ou pas Non, pas du tout.、Non okay. morceau, euh... Moi je voudrais bien voir Hierophant avec des bonnets de Noël.、Ah, ouais, ça, ça pourrait être cool. m Apparemment i s a ça parle d'avortement.、Ouais. Ah, c'est moins Noël. <rire> un peu gore quoi. Et、euh, donc voilà, c'est un、euh, petit EP sorti cette année. Qui, j'imagine,、euh, annonce un album、euh, peut-être à venir l'année prochaine. Et juste avant ça, on va s'écouter un、euh, petit vinyle. Non, après Ce sera Hierophant en e premier. Ok, et, et après, on va s'écouter. Donc, ce sera Mondo Gecko, un groupe israélien、euh, qui s'était、euh, fait remarquer il y a quelques années, notamment avec le split avec,、euh, sur le split avec d e m o c r a c i a le groupe algérien. Donc, c'était une, une belle rencontre、euh, entre ces deux、euh, deux pays.、Euh, donc, Mondo Gecko、euh, vient de sortir un album、euh, en 2018, hein,、euh, il s'appelle Sick,、euh, Twisted of p s y c h o d e n a i d e sorti notamment sur、euh, Crapoulet Records,、euh, le label marseillais de hardcore.、Euh, le le titre label、euh... d e s m e cool. s c Tout à fait, c'est très important de le dire.、Euh, le titre qu'on va écouter c est Snap Out of i t en vinyle en plus directement. Allez, t r a n q i Voilà, c'est ça, c'est terminé. Donc, on vient de s'écouter à l'instant Mondo Gecko et juste avant Hierophant. Voilà, et c'était très très cool, les deux. Très très bien. Et bah après, moi je vais enchaîner avec.、Euh, pour enchaîner sur le succès de ma super blague Cemented Mind et Cemented、ah. Minds, que t a s toujours pas écouté d'ailleurs, Mathieu. Non, non t a s pas écouté le podcast、ah, de la dernière radio.、Quoi. Non, mais j'ai essayé plusieurs fois d'être sur le site et c'était pas à jour, donc il va se r e g a r e r Après, j'ai pas regardé <rire> tous tu les peux deux. On a vu le、euh... site de Radio Game Oso qui est plus à jour que notre ça, site. Ouais, mais notre Titanou, non, mais j'ai pas l'habitude, j'ai plus le site à nous. Ah, mais t'as r a i s o Tu vois ça avec ton pignouf de batteur,、euh, qui est mon pignouf de batteur aussi, ceci. Oui,、ah, non, mais ça peu importe, on n'est pas là pour faire de délation. Bon, allez, pour te t e a s e r Mitch, il a fait une petite découverte de c r a s s d h b i t japonais. C'est ton nouveau groupe. Oui, j'en en ai entendu parler de ça.、Ah, Donc je ne sais pas c'est quoi le groupe. Même p a ï e q a n d J'ai fait、ah, découvrir. S'il des... vous plaît, je tiens à avoir un, un moment solennel. J'ai fait découvrir un groupe de 10 bits japonais dégueulasses à Pierre Rossi.、Ouais. Et ça, ça me fait plaisir. C'est pas à tout le monde qui a fait de mon ça. Est-ce que ça vaut、même. vraiment le coup ce groupe Oui, franchement, c'est pas mal. Et je, je pèse mes mots. Non, Mais on... tu l'as eu parce que t as acheté un 45 tours au hasard dans une foire au non, ou 10 Non, non, non,、euh... tu é c o u t e r a l'émission et tu comprendras. Tu écouteras l'émission à laquelle tu es censé participer. <rire> <rire> je n'étais point là. Eh b i e tu s j'ai loupé peut-être <rire> deux émissions en trois ans. Eh b e n ça fait deux de trop. <rire>、euh, donc, du coup, après le succès de ce petit jeu de mots avec le S,、euh, bah, je recommence. Avec là un groupe、voilà. qui me plaît beaucoup, qui s'appelle The Dodos. e <rire> t oui, ça s'appelle The Dodos. Et donc,、euh, ce qui a. pas Grand chose de Dodos finalement, mais c'est de la pop un peu mat pop, tu vois. C'est des trucs un peu bizarre s des fois dedans.、Euh, voilà. C'est quand même beaucoup de trucs où c'est assez sympa. C'est pas un on truc risque de que... grave kiffer quoi.、Mmh. Bah, j é c o u t e r a i pas, pas <rire> ça tous les jours, mais a, voilà. Franchement, j'écoutais l'album de trois fois. Il ya des trucs vraiment cool. Et juste après, pareil, on va s'écouter les Dodos、euh, qui ont sorti un album.、Euh, voilà, c'est un groupe français、euh, du centre de la France.、Euh, Ont sorti un album il n'y a pas longtemps, ça c'est cool aussi. Voilà, on s'écoute tout de suite The Dodos et les Dodos juste après. <rire> <rire> Et voilà, alors du coup, les plus attentifs d'entre vous auront peut-être compris <rire> que c'était Warfuck et pas les, pas les Dodos. Mais finalement, la différence est, est quand même très fine.、Oh、c'est extrêmement fin, ouais. Quel blagueur, ce s bitch. Oui, mais c'était très, très malin. Oui, ça m'arrive une fois, toi, il d i x a n s C'est aujourd'hui. Parce que c'est Noël. C'est le miracle de Noël. J'ai <rire> fait une blague drôle. C'est incroyable. <rire> et voilà, donc c'était Warfuck, groupe de Lyon, duo ultra Dodos, ultra bourros, ultra cool, rigolo en même temps. Ouais. Et、euh, qui ont sorti leur album il y, y a très très peu de temps. On en parlait un tout petit peu pour juste la blague à la dernière émission.、Voilà, C'est l'occasion d'en passer un morceau ouais, quand ça même. ça s'appelle Dis、euh, Suppose to be fun, je crois. Il doit se s u p p s C'était censé t r i g o l o C'est un peu un résumé d'une soirée avec moi finalement. <rire> Ou ouais, C'est un mais... résumé de ce que tu viens de nous faire juste avant. Là, avec toi, je ne sais pas, mais en tout cas, ta blague d'avant. Oui, oui maintenant, on s'y attend un peu. Tu vois, donc,、mm -hmm. euh... Oui, maintenant, à chaque <rire> fois que je vais faire une blague, il v dire. Et juste avant, The Dodos.、Euh, voilà, gros morceau pop. Désolé, Stephen d e v a n t si tu nous écoutes, mais il、euh, faut, faut un peu souffrir, des fois, de temps en temps, quand même.、Hein? Puis il y a eu Warfuck après, ça va. C'est un clé bien équilibré.、Ouais. Eh、C'est toi d'abord. C'est moi qui o m m Ok. Euh, donc, on va écouter un titre de Sordid s h i p qui est un groupe que j'ai découvert、euh, il y a pas longtemps. Ils ont sorti un LP、euh, cette année, si je ne dis pas de conneries. Et puis d'autres,、euh, je, je suis allé regarder un petit peu après、euh, sur internet et ils ont d'autres、euh, prods à leur actif.、Euh, donc, c'est un groupe de Amiens qui joue、euh, du hardcore、euh, Lo-Fi, comme on dirait, donc hardcore s a n s Mastering, enfin voilà un petit peu un son、euh, assez brut. Euh, voilà, un peu、garage. Ouais, c'est、ouais, un son garage, un peu côté un peu, côté un peu californien 80. Quoi.、Euh, voilà, le titre e s c a l solitaire. Voilà, l'album, il a pas de titre. Et, Et ouais, juste après, on va écouter、euh, ASG ou、euh, ASG, enfin bref,、euh, avec le, le morceau、euh, Survive Sunrise, issu de leur album éponyme sorti、euh, chez Relapse en 2018. Et,、euh, et c'est très très très chouette. C'était un peu une de, une de mes découvertes、euh, tardives de, de cette année. Et,、euh, où c'est un pote qui m'a montré ça. Et、euh, pour ceux qui connaissent pas, ça joue、euh, du rock、euh, ouais, assez, assez stoner, un peu psychédélique. Et、euh, moi, ça me fait penser au groupe Elder. Donc、euh, je me tourne、ah, vers un p e a des gens.、Ah, Il、oui. y a des chances que ça te plaise.、Voilà. Bon, J'avais décroché et... en me disant c'est un truc obscur japonais dégueulasse. <rire> et là, d'un coup, non, je suis r e n u C'est des Américains, un groupe formé en 2001. Et、euh, bon, moi, moi ça me fait penser à ça, donc、euh, voilà. <t 'en> e t ben tu fais pareil. Ah ouais, ben je vais demander, il fait vous envoyer une petite facture. <rire> Alors, à l'instant,、euh, c'était ASG sur Mem Entemori spécial Noël, un petit moment euh, stoner, euh, planant, bien agréable. Et juste avant, c'était、euh, Sordi d Chip. Voilà, c'était bien aussi. Oui, j'étais、euh, très cool, très, très surf, surf.、Euh, ouais, c'est ça. n était oui, bah, de retour dans les années 80. Pas du tout l o f f i Ah, mais en fait, c'est des conneries, j'ai dit Damien, il sort de l'Orient, d'où le côté surf. Sûrement. Ou pas,、ah, le côté, euh, oui, il y a des vagues d'abord.、Ouais, voilà, c est c est ça,、oh, écoute, y a l'Office du tourisme、voilà. de l'Orient qui vient de m'appeler. Il <rire> y a beaucoup de surfeurs. a l l e z surfer à l'Orient, oui, peut-être qu'ils descendent un peu plus vers la p a i s Les vagues descendent, mais vous y connaissez rien. Il y a plein de surfeurs là-bas. Ah! ah, vois, ah ouais, bah, voilà, non mais! Voilà, bon bah alors, c'est eux qui ne connaissaient rien. t o i s de <rire> suite ils me décribilisent, c'est comme d'habitude. c'est pas toi que j'en gueule. Oui, a h oui, bah, non, Disons que tu nous aurais dit que c'était un groupe californien, on y aurait cru, tu vois. Oui, bah moi je n'écoute pas trop de groupe s californien. s Bah, je surf là-bas, tu vois.、Ah, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. <rire> Bah, ça tombe bien, on va en écouter un.、Ah. Enfin, je crois, je vais p a s m e p a r l e r oui. Ouais, on va oui, écouter. dit des choses sérieuses,、euh... s te plaît, d o t e u r s D'accord. On va écouter. Ça manque de, de sources, tout ça. Oui, mais ça demande à m'en préparer. Et encore, j'ai imprimé la liste, ce coup-ci, c'est、ouais. grand progrès.、Euh, du coup, on va s'écouter Reviver, qui sont pas du tout californiens, c'est ça Je sais pas, en i fait. Sûrement. Ils sont des États-Unis, d'Amérique. Voilà, ce qui comprend la Californie. Donc, je suis pas. Je ne s i pas tout à fait tort.、Euh... Voilà, on va s'écouter u n morceau, d'un EP, là, que j'avais trouvé.、Euh... Qui est très très cool. Moi j'ai un peu de mal quand même avec Reviver sur pas mal de morceaux, mais celui-là il est vraiment cool. Donc、euh, ça fait toujours plaisir. Et juste après, on va s'écouter Ayoka. Parce que je me suis réécouté l'album en rentrant de, de l'anniversaire de Zone 51, le week-end dernier. Et je me suis dit quand même, putain, quel、ah, album. T'es allé voir les n e g r a s e r t a e s Je faisais b e n e v o l au Bar. Ok. Et bien、voilà. Ouais, c'était cool. Bah, et puis c'est quand même très sympa de, de voir une association qui fête ses 20 ans et qui fait complet. Au lieu de perdre 11 000 balles, c'est vachement bien. Oui, oui non, ça, ça, ça a du charme comme ça, effectivement. Plus、ah, agréable. Puis... Voilà, bonne ambiance, c'était la teuf, c'était cool. quoi. Donc euh, voilà, euh, tout ça pour dire que voilà, Yoka, de, leur album、euh, État des lieux, si je ne dis pas de bêtises, deuxième qu'ils avaient ressorti、euh, après la reformation. Oui, je suis réédité là récemment. Oui, qui est très incroyable. Des textes, des tubes dans tous les sens. Vraiment...、Voilà, J'aime beaucoup. Et on s'est écouté le morceau Sous Contrôle, qui est un, un tube, comme tous les morceaux de cet album. Voilà, à l'instant, c'était Eyoka avec、euh, Sous Contrôle, gros tube, toujours d'actualité, comme,、ouais. comme tous les vrais bons titres de punk.、Euh, voilà. <rire> ouais. non, mais ça, quand on se faisait la remarque q u il y a déjà pas mal de temps sur ce groupe qui gère les, enfin, en partie en tout cas, les tanneries,、euh, Psycho Squat, si je ne te dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Voilà, qui avait un morceau où en gros, ça parlait de. T'as l'impression que c'était un morceau qu'ils avaient écrit il y a 6 mois Et en fait, non, c'est un morceau qui traînait depuis 10-15 ans, <rire> où les problèmes politiques étaient toujours les mêmes, etc. Oui, c'est ça, en fait, c'est triste parce que ça veut dire que les choses ne changent pas. C'est ça. <rire> Rien ne change, comme écrivait un grand poète、euh, vosgien. j e le connais pas. C'était toi, Mathieu a h oui, je sais. Ah, bon, ah, ça vrai, va.、Ah, je m'en doutais, mais j'étais pas sûr. Mais... Double ironie. J'ai s une plume à serrer. Il,、ouais. il y a trop de second degré, là. Je suis <rire> arrivé、trop. à suivre.、Ah, ça va trop loin. Voilà, comme disait l'autre, p i g n o u f de... a h bah voilà, là, on compte. Ah, bah ah oui, bonsoir, bonsoir. Bon, on va se mettre, du coup, à un truc qui n'a rien à voir avec、euh, la、pignouf. poésie française.、Ah. On va s'écouter un peu de poésie finlandaise. Ah. C'est un peu plus haché. On va s'écouter t a a <rire> Bonsoir. c'est pas, pas suédois, g t a la...、euh, finlandais, c'est tchèque. Oui, c'est un, de... un petit peu haché aussi.、Okay. C'est pas Léger. haché dans le, mauvais, dans le, dans dans le sens, même、ça. sens.、Oui. Ouais, <rire> euh, donc, on va se mettre deux titres de Vastousta.、Euh, J'ai découvert ce groupe il y a peu en faisant un échange de Dix, et ça, c'est plutôt cool. Avec le label de Saint-Etienne Kick Rock. Euh, donc, c'est、euh, voilà, un groupe de Turku en Finlande, donc en général ils font du ro-punk. Il n'y a pas de surprise avec une petite touche hardcore. Là, le son est top top. C'est des euh, ALP. Euh... Euh, oui, je sais que tu te méfies, <rire> mais du coup, c'est toutes des démos en fait 2014-2015 qu'ils qu ont remis euh, sur ALP.、Euh, euh, et non, non, j'étais agréablement surpris, j'aime beaucoup. Il、euh, y a deux titres, c'est assez compliqué à dire, je vais quand même le faire.、Euh, mais、ah, mais c'est surtout très mal écrit, j'aurais préféré avoir la pochette sous les yeux là. C'est toujours、ouais. ça. C'est compliqué!、Euh, si、c'est sy systémie, donc systemi,、oh, ça systémie c'est relativement va. simple, mais le deuxième à venir. Ah, Marcus il est là en renfort, merci beaucoup. t r è s t r <rire> è s bon assistant, merci beaucoup. C'est mieux écrit comme ça. Alors,、euh, Koti l o d u t o n t a Yumomista. Alors j'allais dire, finalement, t'as pris quand même le titre le plus long, juste pour,、euh, pour la performance ou comment ça se <rire> passe? C'était les deux qui s'enchaînaient, puis j'avais envie d'en mettre deux parce que j'écoute pas souvent d'Eurohardcore de finlandais. Voilà. Oh, Excuse ou pas, tu vois, Après, c est, c est, quand tu mets un vinyle, c'est compliqué de mettre la une et la 4. Oui, c'est vrai.、Ah, soit t'en mets qu'une, soit t'en mets une ou <rire> deux. m ê m e la trop la 4, c'est le bordel. Ou alors, hein, faut, qu que que ça, deux, faut que ça saute un petit peu, mais au bon moment. Quoi.、Euh, ouais, <rire> bah écoute, Marcus, la prochaine fois, on fera un petit peu de sport comme ça. Non. Oui, et puis c'est moi qui décide, on passera ce qu'on veut. <rire> D'accord, bon, visiblement, la liberté d'expression à g a m e o z o c'est un leurre. <rire> on repassera.、Ah, et on repart tout de suite sur les 24 heures de l'accordéon. Merci, v o n n e s o r é J'ai pas dit ce que je veux, c'est ce qu'on veut, mais c'est général. D'accord.、Ah. <rire> bon, et juste après, on se mettra un titre de Vasca,、euh, qui est un groupe euh, texan euh, de 10 b i t s qui chante espagnol. Jusque Ah oui, c'est logique juste que là tout est le texan. Les texans sont influencés par la scène espagnole s e quand même. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est bon, c'est la langue officielle. Du coup, c e s t u n g r o u p e q u i existe d e p u i s q un groupe qui n'existe plus, mais c'est un groupe des années 2000, début 2000. J'ai découvert ça un peu sur le tard c'est un peu dommage. Du coup, j'aime beaucoup. beaucoup L'album AEP sorti en 2011, Condeneta. Attends, je dis des conneries. Condenado, le titre, Veganza. Voilà, donc c'est cool, on y va. ウエアキャストリアボーののサー e ーピザレラッ n ュ t キュアタトゥーセンスからやるポリタンエ a ン a ラーリオンウ e アキャストロスラーバーウエアキャストロスラーバー Donc, à l'instant, on vient de s'écouter v a s c、euh, a et juste avant、euh, Vastusta. Bon, ça ressemble un petit peu. Je pense、ouais. que l'influence、euh, hardcore、euh, finlandaise est de mise dans tous les cas. Et c'est ça qui est important.、Ouais, C'était cool. C'est pour ça que le petit、euh, duo était. Primordial.、Mmh. Not... Oui, pri... primordial.、Ah, non, non, je, je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. C'est p a b l e À un moment, les choses, il faut qu'elles soient un minimum cohérentes quand on parle de, de, de hardcore. c s a i sinon, on fait n'importe quoi. Et puis,、voilà. là, ouais, on prépare p o i l à on fait les dodos les、ouais. dodos. Voilà, voilà、oh, bah, bah, écoute, excuse-moi, moi, moi je suis moins、ça. drôle. C'est comme ça. D'ailleurs, <rire> ils ont mis une TVA à 5,5 sur, sur ces v i n y l e s l à parce que c'est primordial de les acheter et du coup, c'est des produits de première nécessité. Ça fait partie du l e v e r en tout cas, du bon pied. Sure. o u i d'ailleurs, je suis mon ostéopathe qui m'a donné ça aussi. Bah,、hey. Moi, ça me met de b o n n u m é r o n f a t Ça, c'est plus, je crois. Oui ah, oui,、ah, c'est pas toutes les mutuelles, mais bon,、ouais. voilà. moi, ma mutuelle est correcte. On verra bien. c e s t i r o b l i g r e r Faut la tenter. Je pense que ça pourrait Quand m ê m e très très bien. t a p p e l l e ta m u t u e l e t d i r Excusez-moi, e vous remboursez les vinyles de 10 bits Pardon Oui, ça paraît. Oui. Au niveau du, du nom en tant que tel, je pense qu'on va te prendre pour un gros oui, beau v i g n a sexiste. a l o r s on fait punk et m a t a l uniquement. Le 10 bits n'est pas、non. couvert par l'assurance. Et ça, genre, tu tombes sur quelqu'un qui connaît un petit peu quand même. Un p i l l e Uniquement sur des charges, désolé. Voilà,、ouais. ouais. c'est le reste. Euh, bon, bon, bon. On va s'écouter、euh, euh, Daughters, un groupe、euh, de noise rock、euh, très très cool、euh, qui a sorti, euh, que j'ai découvert cette année、euh, avec leur dernier album, sorti、euh, bah, en 2018, du coup.、Euh, you won't get what you want. Et,、euh, et leur excellent morceau, The Lorn Songs. Donc voilà,、euh, très déstructuré,、euh, un petit peu de l'arsen. Mais c'est pas. pas Loin de l'écurie des Switch et tout ça,、euh, ce groupe-là Ça me dit quelque chose a l o r s peut-être, écoute, moi je t'avoue que j'ai découvert ça il y, y a quelques, quelques temps、euh, en regardant sur je ne sais plus quel site d'actualité、euh, métal. où Il l'avait mis en avant, la pochette, je m'accrochais, puis j'ai écouté, puis c'était plutôt noise, un peu déstructuré et tout, comme j'aime bien. Donc,、euh, donc voilà, j'en sais pas plus, je sais juste que c'est très cool à l'oreille. Voilà. Je vais me renseigner. Et ouais. Et juste après, Magie de Noël, on va s'écouter un, un autre morceau de Noël. Parce que vous n'en avez pas eu assez avec le générique, je le sais.、Euh... Oh. <rire> Attention, là, il f a faut... C'est King Diamond.、Euh... Il a Rien que ça, tu vois, non, en as ça... déjà dit assez. Mais oui, oui, King Diamond,、euh, ultra vétéran、euh, de la scène heavy metal.、Euh... Ancien chanteur du groupe、euh, Merciful Fate,、euh, qu quand il a commencé sa carrière solo, il a sorti、euh, au moment de Noël,、euh, on est en 85 là quand même, hein,、euh, un titre qui s'appelle No Prison for Christmas. Hein, donc,、euh, donc voilà, chanson de Noël,、euh, heavy metal. Indispensable. Euh, indispensable, euh, avec chant criard et tout. Il y a tout ce qu'il faut,、euh, vous allez adorer. Voilà, on écoute tout de suite. C'était Noël, c'était m a g i q u e avec King Diamond. Alors voilà,、ouais. pour les Larsen, ça gueule, mais pour des passages dégueulasses comme ça, il n'y a pas de problème, <rire> on les laisse quoi.、Hein. Non mais j'aime pas. Il n'y a pas de justice、hein. De mon côté, Janet, je, je comprends pas. Non, je comprends pas. pas. En <rire> Alors,、euh, merci et... Arnaud pour ce joli ouais, moment.、Hein. Tu vois, et juste avant, c'était les excellents Douters avec l u r n d h y e r o c Mais on n'écoute pas, c'est le heavy metal dans tous les cas. Eh,、ouais, mais tu vois, ça change un petit peu. Puis c'est Noël Ouais, je sais pas s'il y a besoin d'être à Noël pour écouter du m e t a l Mais si, c'est la seule raison. Sinon,、euh, Sinon tu crois que c'est pas indispensable Ouais, je pense qu'on peut s'en passer. Bon, a il y a des bons trucs, mais bon, King Diamond. Encore que j'ai eu ma petite période. Merci, les premiers Merciful Fight étaient cool. C'était. Bon, faut e remettre un peu dans le contexte. Oui.、Voilà. Après, voilà, quand tu rentres, C'était、ouais, il y a 40 années, ans, ans bon. Bah... Tu v o i s Le grindcore, le 1 0 b i a t tout ça n'existait à peine. Même pas, ouais. Puis t e s déjà complètement fou pour l'époque, finalement. Ah ouais a、ouais, i、ouais. c'était précurseur. Voilà. C'était sûrement le premier groupe de heavy metal qui faisait une chanson de Noël. Ouais, c'est、oh, possible.、Pfff. Après, aux États-Unis, tu sais, Noël est tellement ancré,、ouais, en fait. o u e puis les métalleuses ont quand même un humour.、Euh, ouais, c'est ça. Et en fait, tu... il、ouais. y, y a des tonnes de groupes de metal parmi les, les plus connus qui ont fait une chanson de Noël, pour déconner ou pas, quoi. Mais il、euh, y a Twisted Sister, etc., etc.、Ah, u i s Twisted Sister, c'est pas une blague ce groupe déjà à la base bah Peut-être, mais, non,、euh, mais en tout cas sais, ils ont une chanson de Noël, ou Alice Cooper a une chanson de Noël, enfin tous les Américains ils ont leur chanson de Noël, donc,、euh, donc je sais pas si c'était le premier, mais bon en tout cas, des fois c'est rigolo, des fois pas. <rire> les téléfilms d'M6 après Noël, <rire> c'est un peu le choix quoi. J'ai pas le droit de critiquer les films de Noël, sinon je peux pas rentrer à la maison ce soir. Alors, du coup, <rire>、oh, ça craint grave, ça. On va changer de sujet. C'est、oh, atroce. <rire> oui, alors du coup, on va écouter de, je sais, du punk rock un peu post-punk, un peu chelou de Idols. C'est un groupe, je sais pas, ça, ça tourne un peu partout en ce moment, ça a l'air de, de bien monter comme il faut.、Et、ils ont sorti un album, là, c'est.、Voilà. Il y a un petit côté、euh, entre Future of the Left et、euh, mm -hmm. comment, uh, Dead Kennedys. Je mettrais bien ça entre les deux. Le、voilà, côté un peu, un peu chelou, mais、euh, un peu tendu quand même, avec des plans c e s t s y m p a Mais une voix qui t e s pas sûr en fait que ce s t pas un vinyle qui est mal réglé. <rire> v、voilà, C'est c e s t sympa. On s'écoute tout de suite、euh, du coup le morceau qui s'appelle t i m s c o m de leur dernier album. C'était Idols. C'est normal que ça se termine comme ça Oui. Ah oui, c'est.、Okay. Bon, S'il n'y a que la fin qui te choque, finalement, c'est un peu. <rire> non, bon, non mais... le, le début, c'était un,、euh, un peu étrange quand même.、Oui. Ah, c'était étrange, mais.、Euh, on... Oui, mais pas mal pour autant. Mais on pensait pas que c'était、oui. coupé.、Euh... Je me suis dit, Marcus, il est dans la marre, il a coupé directement. <rire> non, grand l'agenda en fait.、Euh... Ouais, qu'est-ce pu... que je fais ce week-end Mais qu'est-ce que je fais ce week-end、bon. Si j a i pas l'agenda, j e peux pas sortir Voilà. C'est vrai qu'il est déjà 21h02, plus que、voilà. passé l'heure de l'agenda concert. C'est l'agenda concert. concert Oh oh oh Voilà, et juste quand même petite pensée pour ma collègue de boulot, parce、ouais. que je suis parti du bureau pendant genre une heure et demie, et j'avais laissé Idols qui tournait en boucle. Et du coup, voilà, c'était le, le morceau-là en fait. Non, elle a é c o u t é l'album entier, que... mais qui e Chaque trippy, fois, ça c o u t e pas comme trippy, ça trippy.、Voilà. <rire> Voilà, c'est tapé une heure et demie d'un de, en fait, album du qui boulot, tourne、hein. en rouge. C'est la soirée, c'est la soirée, c'est bientôt le <rire> week-end. Oui, mais ça me fait plaisir. Alors, du coup, on commence par le traditionnel repas de fin d'année à Saint-Dié. Le concert de fin d'année, voilà, groupe locaux, comme ils font à chaque fois. Ça se passe le 28 décembre, donc à l'entracte 2, comme d'habitude. d e m a i n ouais. Demain, Ouh, c'est demain, excellent. Euh, avec euh, Serpent Dipitech du punk rock de Nancy, Veshka du metal avec.、Euh, c'est pas avec Tech et tout le monde ça Non, je crois que c'est les gens qui avaient le groupe、euh, justement de. Ah non, de à n u n a k s les e de Nunaki, voilà. Ouais, d'accord,、euh, bon,、euh, c'est ce ça.、Là. Voilà, s t r e p t o c o k qu'on ne présente plus à Saint-Dié. Non, ce serait dommage de le faire. Et encore moins e n t r a î n e u de Dé. On est à Saint-Dié, donc、euh, voilà, on peut quand même le faire. C'est vrai, c'est un groupe de noise rock à、euh, la Jesus Chizard. Et、euh, Space Zipper Invasion. C'est du rock. Bon, on va savoir de quoi. Je ne sais pas. <rire> voilà, tout ça pour 3 balles.、Euh, L'entracte 2. On arrive、euh, oh, Besançon quand même. Il faut, faut y penser. C'est aux passagers du zinc. m é g a n si tu nous écoutes. Il、euh, y a g u e r i l l a Poubelle et Intenable qui sont en tournée de, de vacances de Noël, comme d'habitude. Et qui passent le dimanche 30 décembre.、Euh, voilà. Au passager du zinc. Au bar, bar le commerce à m i r c o u r t Il y a les Berbis s a y a n s Ah, C'est du Ska Reggae. C'est ça, Ska Skinhead. C'est la o e Hein, tout simplement, je pense que c'est、oh、ça. Oui, c'est exactement ça. <rire> ouais, sachant qu'en fait, comme si ça ne suffisait pas, il y a deux trucs trop gens sur,、euh, sur l'affiche. Encore un mec avec、euh, un truc trop gens, et encore un skin avec un truc trop gens. Et sur la photo, il、mmh. y a trois mecs avec des trucs trop gens. Globalement. C'est histoire d'être sûr, quoi. C'est une, que... une soirée antiraciste, <rire> ça on a compris. Voilà.、Euh, <rire> c'est pas du death metal, on est à peu près sûr de nous.、Euh, donc voilà, ça avec、euh, The Lockskeepers、euh, du Reggae Soul de Nancy. Alors. J'ai jamais entendu parler. d o r d on ne coûte pas beaucoup de sol non plus. Une soirée. Ça pourrait.、Euh, voyons qu'ils ne s'en passent des trucs à Dijon. C'est terrible.、Euh, liberté pour les ultras. Ah bah, on continue dans la oeil. Avec. Oh Alors, attention.、Oui, j'ai vu l'affiche. Attention. Mais il y a des b a u x graphismes quand même. Ça... Y a Des autres personnes qui doivent s'en occuper. Une soirée oeil a u t a n n e r i e Avec cadeau de Noël. Hors Contrôle, <rire> alors là, c'est la oie t c'est Noël, hein, ça je vous le d i r e C'est le pompon,、hein. oui, avec、euh, Talion, Psycho Squad, dont on parlait tout à l'heure, et The b a r b y Saiyans, qui sont une petite tournée en fait.、Oh, on dirait bah,、oui. voilà, tout ça, c'est le vendredi 11 janvier aux tanneries.、Euh, le Girls Meeting aux tanneries, toujours avec Litige, Rottenwald, Rubel Ballet et Fangs on Fur. Euh, le 18 janvier au、ouais. Tanneret à Dijon.、Donc、ça, ça fait é c h o aussi au festival、euh, qui a Girl Meeting à Paris、euh, qui est, Tu veux dire qu'il serait qui la prochaine、euh... chose annoncée Ah, c'est mis sur l'agenda、euh, là Oui, l'affiche est, la,、ah, est suffisamment pour solide pour, pour en parler.、Euh, on va s'éloigner un peu, on parle de Paris du coup au cirque électrique.、Euh, c'est dans quel arrondissement Je ne sais plus. On va p o u v e l'avoir rapide quoi. Oui, voilà. Ah, Tu prends le périph' et puis tu trouveras. Oui, tu verras. C'est pas dur, c'est <rire> <Tu tournes, sinon. rire> une des rares salles où il y a un, un vrai chapiteau de cirque,、euh, globalement. Ça,、voilà. ça interpelle, tu, tu trouves facilement.、Euh, donc voilà, c'est、euh, William Unpleasant Meeting、euh, qui organise ça, le Unpleasant Girls Meeting Fest numéro 4, le samedi 19 janvier, avec The Violators, Rubé Labalette, Mondragon. On va passer un morceau de mon dragon Ah non, bon,、euh, on le fera plus tard. <rire> f a n k Zone Fur aussi, Aval de Metz.、Euh, ici, Paris, Tottenwald, Butate, Lutige, Maribel, e l e Mental Distress et Old Dismess.、Euh, voilà. Tout ça, ça se passe、euh, donc, au circuit électrique à Paris le 19 janvier.、Euh, grosse date,、euh, comme ils aiment bien. C'est annoncé fin à 2 h du matin. Je pense que c'est optimiste. <rire> Mais bon. Ça commence à 11 h du matin. Va savoir.、Euh, concert... Ah, tiens, c'est nous.、Ah, bah, je découvre l'affiche、euh, en même temps. C'est bien de faire l'agenda concert on découvre des choses.、Euh, Au tannerie, le 31 janvier, il y a Doom Sisters. C'est nous. Vachement sympa. Avec p i l o r i et Asexual.、Euh, voilà. Plus un dit de G7. Ça va être la teuf. On peut même annoncer qu'on fait、euh, trois petites dates、euh, à partir de là. Oui. Pas noté. Donc, Dijon, le jeudi. Vendredi à la sale l gueule à Marseille. Oui, c'est cool. Et、euh, samedi à la BAF à Grenoble. Bon, je pense que. On n sait jamais, hein, Il f a u t qu'il y a i t des gens qui é c o u t e n t qu'Internet. Oui, voilà, on va savoir. Mais bon, du coup, ça fait plaisir de jouer à Marseille. En ce moment, c'est chiant là-bas et du coup.、Euh... C'est chiant pour se garer, c'est chiant pour.、Euh, pour trucs, habiter aussi.、Ouais, pour <rire> habiter, c'est un, un peu casse-couille. Dans, dans des immeubles détruits. Voilà.、Ah ouais. Et pour、ah ouais. avoir traversé le quartier de la Plaine、euh, une paire de dizaines de fois,、euh, ça fait quand même sérieusement chier qu'il y ait un mur à la place. Voilà, voilà.、Euh, on finit juste avec、euh, une date chez Narcisse, le 3 février. Parce qu'on aura le temps de se revoir d'ici là. Il、euh, y a les Salles m a j e s t é Charge 69 et g u e r i l l a p o u b e l l e qui passent、euh, voilà, dimanche 3 février chez Narcisse. Voilà. Une grande bonsoir, soirée punk rock en perspective.、Bonsoir. Oui, tout à fait. o u i o u i Tu y vas ou tu y vas pas, mais c'est une soirée avec des gros noms, il y'a pas de doute. Oui, oui, oui, c'est un peu la rue、oui, quand même. <rire> voilà, bah c'est tout. Moi j'ai fini. Hein. Je... Ok, bon, bah. Donc l'agenda était court, il a duré 6 minutes. Oui, mais ouais, plus ça va. i l y'a quand même des concerts. Oui, y'en a plein. Localement, c'est pas incroyable, hein, mais. Non, mais il y a peut-être un. faut chercher les infos ailleurs aussi, hein, parce qu'on n'a、ah、pas toutes les infos.、Euh, voilà, local, là, un... aussi, je pense qu'il doit me manquer quand même le Black Baron, parce qu'il un... me semble que j'ai vu passer un concert、euh, dans un futur proche là-bas. Ouais, mais non, mais dans les Vosges, après, je sais pas s'il y a d'autres choses.、Euh... Mais renseignez-vous d'ailleurs sur m i r c o u r t où on a eu le concert de Ska là.、Euh, ils font au moins un concert punk, punk Ska, quoi,、euh, par mois. Donc, pour les personnes de,、euh, coin, de cette région,、enfin, c'est plutôt、ouais. pas mal. Enfin, cette région, non, on en fait partie, mais. o、euh, u、voilà, ouais, voilà. ouais. c o u e s t e s t plutôt cool. C'est plutôt cool. Dazone. Voilà, c'est ça.、Euh, bah, un、oui. peu de musique, ouais. ouais c'est moi d'abord. On s'est、euh, écouté hors contrôle. Excellent. Magie de Noël, toujours.、Hein euh, oh oh oh C'est le r é g i m t de hors contrôle. Allez,、oh, c'est un peu c a p i l l o t i q e mais je vous emmène en Laponie. <rire> bon, bon, bon,、voilà. bon, bon, bon, voilà. Laponie, pays du Père Noël. Même、euh, à Rovaniemi,、voilà, qui est petit, un petit blend de Laponie. Est-ce est que c'est est du ro-punk finlandais Non, non, non. non.、Ah. C'est ce, ce petit village qui est connu pour être le village du Père Noël. On peut le visiter, tout ça. Et,、euh, mais c'est pas Rovaniemi, c e s t pas que le, le village du Père Noël, c'est aussi.、Euh, Le, la ville d'origine de Behérit, gros groupe de black metal ultra sataniste、euh, des origines. Donc, c'est. v、ouais, r a i voilà, exactement. Donc, magie de Noël、euh, sous le signe de Satan. On va, va s'écouter Behérit、euh, avec le titre Gate of Nana,、euh, issu de. Je crois que c'est leur deuxième ou troisième album, Drawing Down the Moon. c e s t en 93, donc、euh, voilà, tout début du black metal, un peu le, la guerre entre les groupes norvégiens, suédois et finlandais. Et alors, du coup, je crois que là on est en Finlande, si je dis pas de bêtises. Donc,、euh, donc voilà. Oui, Père Noël, c'est Finlande. o、ouais, u i c'est ça. Oui, Black、oui. Metal des origines,、ouais. bien lent, bien sombre, bien satin. Parfait.、Voilà. Donc on va s'écouter derrière un truc un petit peu plus récent. a、ah. Un Plus e u p rapide. Un peu plus rapide, je ne sais pas si c'est moins sataniste, en tout cas ça ne doit pas vraiment vrai, les déranger non plus. Même, hein. Hein.、Ouais. Ça ne doit pas les déranger, ça ne doit pas être leur cheval de bataille, mais ils ne doivent pas non plus être totalement opposés、leur、à tout ça. Même,、ouais. euh, donc euh, on va s'écouter deux titres d e n a Snop, un groupe、euh, qu'on a déjà vu dans le secteur, qu'on a peut-être sûrement déjà passé, c'est même sûr.、Euh, ils ont sorti un album、euh, cette année、euh, qui s'appelle Geezer, je ne sais pas ce que ça veut dire.、Euh, Geezer, c'est un Geezer du coup Oui, a s ou... alors si alors, tu cherches dans... ça sur Youpom, par exemple, exemple Tu risques d'être très déçu.、Hein、ouais, je ne sais pas.、Euh... Ou, ou pas déçu du Mais je vais pas, pas sur y u t u b e du coup,、euh, peux... <rire> euh, C'est un truc un peu limite, c'est ça que tu veux me dire ouais, ouais faut pas trop taper dans Google Images, je pense. D'accord.、Ouais, pas au travail. Ou pas avec ton enfant à côté. On、voilà, va gérer、ouais. voir、euh, de façon isolée. a l Oui, r s o exactement. <rire> euh, donc, euh, titre Total Boss est plus... r ô t i s s e r i e g u i z e r Voilà, donc、euh, groupe d'Angleterre, l'album sorti notamment sur、euh, Livy, Tiax, enfin je ne sais pas ouais, le dire, ce truc-là. Le, le label des, des, de des, dodos, des, des Dodos, ils sont renommés à partir de ce soir. <rire> euh, voilà, euh, donc on s'écoute ça. Ah, et là, on me demande pas si c'est normal, ça se finisse comme ça. Non, mais c'est bien. Il y a, y a ça. bien eu les deux titres Oui, oui, il y a eu les deux ouais. titres, o、ouais. u、oh, je t'ai grimé du lent. Donc, à l'instant, c'était On a Snop. Voilà, tout à fait. Nouvel album,、euh, Geezer, Geezer, comme tu veux. Je p e n s Bref. All of Snop,、voilà. tartine. Et juste avant, b a y r i t Black、ah, Metal. Oui, <rire> on a bien sorti la magie de Noël sur、ah, les champs. t champ, vu, là, ouais, le... Un poil déstabilisant, ouais. <rire> Mais comme pas mal de morceaux qu'on écoute quand même ce soir. Oui. <rire>、euh, du coup, c'est moi qui e Oui, c'est toi. Bon, à mettre de la tartine, hein, globalement.、Voilà. Dans mon petit retour de c e l e s t a l je me suis aussi réécouté、euh, l'album de Napalm d e a t h qui s'appelle Time Waits for No Slave,、voilà. qui est pas trop trop grind, mais、euh, que j'adore. Oui, C'est un peu、ouais. la fin de l'European d e s t si je dis pas de bêtises.、Voilà. Hein, ouais, là, mais、vrai. récent celui-là.、Ouais, oui, c'est récent. Il ce... est fin, fin 2000. Après, ils sont repartis sur des trucs un peu plus grind. Voilà, bah, là, c'est un, un mix、après. entre les deux. Il、ah, y a、ouais. des passages grind, des passages,、euh, je sais pas, un peu.、Voilà. Ça, me, ça me plaît beaucoup. Ça cherche à faire、euh, des choses assez différentes, c'est assez bien. Et puis, voilà, il y a des bons gros tubes quand même. Le barnet a une voix toujours aussi、je、cool. Dans le grindcore, c'est jamais évident quand même. <rire> bah, bon, après Napalm Ils ont quand même posé 2-3、ouais, ouais. trucs.、Euh... Oui, a s puis c'est là où il y a quand même un.、Euh, comment dire Il y a vraiment de la composition dans le morceau, c'est pas juste un morceau d'une minute、euh, ultra violent et c'est tout. C'est là où ça reste encore la fin de leur période death metal où ça compose quand même un morceau entier、euh, et pas juste le, une grosse tartine、euh, tout court. Donc alors, on s'est écouté On the Break of Extension,、euh, que, ouais, très, bon coup, très bon titre, et juste après on s'est écouté Baptiste. Euh, qui n'a rien à voir avec、euh, le chanteur de Diego Pavas. Hein, je tiens à vous préciser <rire> oui, ça je, tout de suite.、Si、tu a s déjà pas passé ce groupe-là J'ai passé un, ouais, à l'époque, quand je l'avais découvert. On m'avait dit,、eh, écoute, c'est bien. Et c'était très bien. Et ils ont sorti un nouvel album, là, récemment,、euh, qui s'appelle Beacon of Faith. Et、euh, rien à voir avec le bacon.、Euh, le... Ça, Au début, j a i c r u s、ouais. s i non, vas-y. Et voilà, avec le morceau qui porte le même nom, voilà, qui est très très cool. Ça continue à, à être du gros hardcore qui a beaucoup,、euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté Converge, mais、euh, sans le chant clair de temps en temps. Et ça, c'est bien. <rire> Eh、C'était、euh, Baptiste euh, à l'instant. Baptiste. Baptiste.、Oh, c'est cool. Hein, oui, c'est cool. C'est canadien,、ouais. c'est ça Les a c c e n t que tu prends、euh, Non, c'est、enfin, nord-américain. Il me semble que c'est américain, mais peut-être. p e u o i q u e Et tu sais que c'est peut-être de Vancouver. J'ai un non, doute.、Euh, j e t'avais pas dit ça. J'aurais peut-être dit une connerie, comme、euh, plein d'autres fois. Mais,、euh, voilà. mais bon, bref,、euh, très très cool. Enfin,、mm -hmm. bon, on sent、ouais, qu'ils、ouais, aiment ouais. beaucoup Converge.、Voilà. C'est、ouais, pas dérangeant. Ça ça non, non, bien, non.、Ouais. Ah、ça, On moi, tape ça, du pied. quoi Généralement, ça ne me dérange pas. Et puis,、ah, bon. ouais, la voix est cool.、Enfin, c'est un peu grosse voix. C'est cool. Oui, ça en impose, c'est bien. C'est pas très recherché, mais ça marche à fond. Ça ouais, ça. Très ça, efficace. Fond. Et juste avant, c'était Napalm Desk. Grosse voix aussi, hein, globalement.、Ouais. C'est pas la、ouais. même. C'est、ouais. pas ma période favorite hein, de Napalm, mais bon. Non, mais le titre était très bon.、Ouais, j'aime beaucoup、ouais. cet album-là. Ça m'a、euh... rappelé que j'aimais pas trop la f e m m e de cette période. <rire> mais ça marche quand même, c'est vrai.、Ouais. Oui, non, il y a vraiment. Après, voilà, c'est mon côté pop qui parle oui, quand、oui, euh, voilà. j'aime bien les... ouais, des quand même passages comme ça. Oui, p a qu'ils sont assez tranchés par rapport à leur début. Quoi. Donc,、euh... Oui, bah, ont... tu, tu sens bien la différence. Ils ont 15 ans de plus, quoi. Oui, oui, tu vois. v i r 20. Ouais, 20. puis pas que, ils voulaient faire autre chose aussi, quoi. Oui. b Après, h a tu peux pas faire 20 fois le même album. Bon, sauf t u y l o r d Il y en a, y en a qui sont、euh, Enfin,、euh, voilà, <rire> <'est pas> <rire> euh, je dis eux, mais c'est les premiers、puis、qui me viennent à l'esprit, mais c'est clairement mais pas bu... les seuls.、Quoi. Oui, non, carrément. Puis des fois, c'est bien, puis des、oui. fois, pas.、Euh, Rancid,、euh, c'est un peu toujours le même album aussi. C'est ça, Rancid,、bon, c'est toujours le même. Bah, oui, oui.、Euh, voilà. e voilà, bon, c'était quand même bien. i a s moins de surprise, s du coup. C'est、oui, ça. Forcément. Forcément, chaque écoute, du coup, e est semblable. Ouais, bon, allez, il reste une demi-heure. Vous êtes toujours sur Memento Mori. L'émission, on FM, se fait chier. C'est l'émission spéciale Noël, mais finalement, n on voit, non, c e se f a i chier. C'est pas chier, tout va bien. Oui, tout bah, t'as quand même dormi pendant le dernier morceau, Mathieu. <rire> Voilà, il s'est rendormi, pardon, désolé, je n'ai pas parlé, c'est pas parce que je ne parle pas que je dors. Oui, bah tu ronflais quand même.、Voilà. Euh, alors, qu'est-ce qu'on s'écoute, les enfants Bah C'est Mathieu. Ouais,、euh, qu euh, passe, euh... Et qu'est-ce que tu veux pour、euh, Noël Bah Je veux le dernier LP d'Instinct de, of Survival. Ah, ah voilà. voilà. Ça pourrait être bien. Facile. Mais ce s t、ah, pas、ouais. le dernier que je vais passer.、Ah, J'aimerais、cool. bien les plus. Ils ont les... sorti deux,、euh, deux disques récemment,、là. un EP un LP. Et t as été sage Suffisamment pour l'avoir, ça <rire> suffisamment pour avoir un d i s q u e de punk. Faut pas être trop, trop sage. Pour... Non, non, non, pour avoir ça, faut pas être trop, trop sage. T'as été sage、non. comment Bah, j'ai eu Gutalax à Noël. <rire> oh bah, j'ai pas été très sage. C'est peut-être <rire> moyen cette année. <rire>、euh, donc, Instinct of Survival,、euh, c'est un vieux groupe maintenant, on peut le dire. Je crois qu'ils ont fait leurs 15 ou 20 ans、euh, cette année.、Euh, groupe de Hambourg, donc nord de l'Allemagne,、euh, qui joue un crust、euh, metal, voilà, qu'on peut appeler Stenchcore. Euh, le titre que j'ai mis、euh, sorti sur l'album、euh, Call of the Blue Distance,、euh, sorti en 2014,、euh, tranche un petit peu. Il a des influences un peu plus.、Euh, un peu dark punk, quoi. n s p i r é un peu par Killing Joe et a m é b i x、euh, sur des, des, des côtés un petit peu.、Euh, voilà, un peu. C'est pas assez différent, quoi. C'est un autre son, quoi. Mélangé avec le crust, et ça va plutôt très, très bien, quoi.、Euh, le titre s'appelle Salvation. Voilà, donc après les, les nouveaux albums sont sortis c'est un split avec Fatoum et puis un autre avec un groupe Crust、euh, japonais. Donc là, ils sont retournés sur des trucs beaucoup plus classiques.、Euh, mais cet album-là est, est intéressant parce qu'il tranche un petit peu. quoi.、Et、je me demande si Instacto Survival, c'est pas le nom d'un titre de, de Napalm.、Oh, c'est possible, ça fait、oui, quand même partie、euh... du champ lexical、ouais, euh, ouais, ouais, le de Tatamo. c s t pas influencé、euh... par ça. <rire> C'est possible. Je sais pas si War of Death, ce s t pas le nom d'un titre. Il <rire> <Ouais, non, mais rire> y a quand qu même pas mal de, de noms de groupes comme ça de, de ce style-là que tu retrouves quand oui, même. Quand ouais, tu ouais, cherches un peu.、Ouais, c'est des, des, des, des noms titre, quand même de de、euh, titres.、Euh, ouais. Ça arrive quand même assez souvent. Oui, c'est terminé. Ok.、Ah, et, bah, et donc, on, bah, on continue dans, dans les vieux de la vieille、euh, de la scène avec un petit, un petit morceau de Venom.、Euh, <rire> oui, groupe qu'on présente plus. Donc là, ce sera un, un titre、euh, extrait de leur cinquième album,、euh, Calm Before the Storm,、euh, sorti en 87.、Hein. Donc on, on continue dans, dans les vieux trucs.、Hein. Et、euh, Magie de Noël, le titre c'est Black Christmas. Voilà.、Oh, quoi, oui. le, le Black Friday m Ouais! <rire> C'était le rock, hein. Ouais, ouais, sa le rock à mort sur Memento Mori Black Christmas. Hashtag le rock pour ceux qui、et、ont Instagram. Tout à fait. Bien sûr, Mitch. Et juste avant, Instinct of Survival. C'était bien le rock aussi, d'ailleurs. Oui, tout e fait. Tu vois, moi, quand on m'a vendu le、ouais, euh, rock, déjà, le nom, j'avais déjà,、bon, déjà entendu parler. Jamais trop ten... Comment ça Seulement entendu parler. qu'est-ce que tu m'as d Instinct t of Survival Oui, moi, je m'étais tenu éloigné, distance de sécurité, comme d'hab. Et puis après, on me dit, ouais, crust, tenchcore. e s oui, bah ouais, c'est bon, double distance de sécurité. Non, Et finalement, non, non, c est, c est grand、oui. mal m'en a pris. Qu'est-ce que j'entends comme hâti là Ah là là, comment ça double de. Non mais Mitch, tu joues du crust un peu quand même. Mais oui, mais, ça. Non, oui mais, mais, non, mais comme dirait un grand penseur gros, de Nancy, gros métalos, il y en a marre du crust. Par des clochards, mais gros métalos. Oui. <rire> ah, sur scène, c'est quand même. Ah ouais. Non, ils mais leur, non. ils ont leur dégaine. C'est un peu drunk. C'est drunk a s e f a i t quand même. Oui, à、oui, ouais, bord.、Ouais. Ça, ça va avec. Mais, mais, ouais, ça. mais leur anniversaire, là, ils ont fait 3 dates, je crois.、Alors. Il y avait eux, Vision of War et Fleas and Lies. Ah oui, m i s i s que ça devait <rire> donner. <rire> l n'y a personne de propre. <rire>、euh, Est-ce qu'ils t a i s e n t en l l e e plus、euh, non. non, non, non, ils ont annulé. <rire> ils sont pris la tête avant sur scène. <rire>、euh, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on va écouter C'est moi qui vais vous faire écouter Uranium Club. que J'ai découvert、euh, en cherchant des trucs à mettre dans l'émission parce que j'avais pas trop bossé entre temps.、Euh, et c'est、euh, Ernest p i c o v i t c h de son grand nom de Facebook,、euh, donc un copain de Besançon qui met、euh, un petit peu tout son top 2018 comme les gens aiment bien faire en ce moment.、Et、il y avait et... Outers dans, dans son top, j'avais v u i top de qualité、euh, Pico, oui, et qui a mis、euh, du coup、euh, Uranium Club, une espèce de punk hardcore 80 pour faire simple. Voilà. Lofi, comme diraient les gens hype d'aujourd'hui. Pas de <rire> mastering. <Bonne rire> c'est pourtant pas hype hein, comme style à la base. Non, le terme-là est, terme là est très mais, très vieux.、Hein. Mais tout ce qui est anti-hype redevient hype aussitôt. C'est en fait.、ouais, un tout fait. mécanisme fatal. Cyclique.、Euh, et donc、euh, voilà, c'est、euh, cool.、Bon, J'ose que j'ai écouté、euh, un demi-album en me disant Ouais, ça sera très bien, on y va, j'écouterai plus tard. <rire> je ne l'ai pas fait. Et、euh, juste après, on s'est écouté Baltimore. Qui est un groupe.、Euh, à la base, on me l'a vendu un peu plutôt comme du stoner avec、euh, des guitares qui en faisaient un peu des caisses dans tous les sens. Et le premier morceau qu'on va écouter plus tôt, mais après, c'est quand même surtout du heavy metal. <rire> Ce qui n'est pas spécialement dérangeant quand même, mais、euh, voilà, j'aurais aimé qu'on me prévienne. Voilà, Nicolas, si tu nous écoutes, c'est un peu. Mais bon, c'est très sympa.、Euh, je ne suis pas convaincu qu'ils viennent de Baltimore,、euh, la ville, mais、euh, voilà, ça, ça fait quand même pas mal d e taf. Et voilà, c'est très bien qu'il y ait des choses qui ne passent pas à l'antenne.、Euh... Et ça n'est fallu de peu.、Là. Oui,、euh, je... donc c'était Baltimore à l'instant. Voilà, et que des bonnes petites tierces bien abusées comme il faut dans la guitare. J'adore ça. Voilà, et du coup, pour... on parlait quand même de choses sérieuses. C'est pour annoncer que la prochaine émission donc, de janvier, je ne sais pas la date exactement.、Euh... 24, je crois, de mémoire.、Voilà. Oui, 20... enfin, très bien, très bien. Je ne sais plus. Ouais, enfin voilà, courant, courant janvier oui. quoi.、Hein. Oui. Ce sera i t spécial. Voilà, sur Amérique du Sud. Voilà, que、Parce、des qu groupes、euh, sud-américains. Si vous avez des、euh, idées,、hein. espagnol et portugais, n'hésitez pas à nous en donner. s e b u l t u r a Oui, bah oui, tu en imagines bien que tu remettras s e b u l t u r a pour la. <rire> je peux pas dire énième quoi, énième, énième, énième, énième. Tu me surprendrais si tu n le fais Non, pas, moi je pense、pas. que je vais faire.、Euh... Ah, il va nous surprendre. Non,、bien. je vais faire la solution de très facilité, je vais faire une spéciale Crapoulet Records. Oh là là. là. De toute les... <rire> façon, parce que les trois quarts des prods, c'est des trucs de Sud-Amérique, du coup, voilà. C'est、cool, l'occasion de, de parler d'un、bon、label cool、mmh. pour、ça、les réfléchir、cool. parce que je vais、ah, voir、cool. aussi des trucs de lui donc ça va être emmerdant. Va、ah, le, ça va être le plus rapide qu'il fera. Comme tu rempliras <rire>、euh, le document partagé, bah, on saura, il n'y aura pas de doublons. Je ne ferai pas ça exprès. <rire> les prochains, je ne ferai même pas là pour créer un peu de tension.、Ah, ouh. <rire> bon, en tout cas, pour、euh, filer la métaphore, on va un petit peu parler espagnol、euh, dans le prochain bloc. Et、alors, c'est pas l'Amérique du Sud, mais l'Espagne, la vraie, avec un petit groupe.、Euh, pas les colonies Un petit bloc. Pas, <rire> pas petit... les colonies pauvres Non, on parle de la langue. Ah, pardon. Et、euh, un petit bloc、euh, Grindcore espagnol euh, avec euh, Convulsion et Disturbance Project qui ont sorti un split ensemble. C'est espagnol,、euh... Convulsion Ouais. Voilà, et,、euh, et c'est très très bien. Du coup, je connaissais pas trop. Dissormant,、euh, je suis bien. Et puis,、euh, donc, Split qui est sorti euh, là euh, le, en décembre de cette année, je crois, si je dis pas de bêtises. Et qui, ben voilà, c'est excellent. d i s s o r a n t e p r o j e c t Donc, on va écouter、euh, trois morceaux、euh, de chaque groupe.、Euh, donc je, allez, je l'ai dit. Donc, pour Convulsion, nous avons、euh, v e r d a d Edulcorada, Escoria et Sedados por la Fé. Voilà, à peu près. Pas mal. Attends, un abolissement Boardo Ouais, parce que l'espagnol, c'est vraiment pas. <rire> voilà, 10 sur bande, ce sera En la sombre, Noted e j a s Enganar et Estarido. Voilà. C'est fou ça, on te fait un compliment et du coup, celui d'après, tu te fais un c o m p i e n C'est catastrophe.、Bien. Non mais... Tu te reposes sur tes l a u r i è r e s Non, non, c'est vraiment le mieux que je peux au niveau de l'espagnol. Donc voilà, donc, ça fait 6 morceaux pour une durée de même pas 4 minutes. On est bien dans le grind. Moi, on écoute, écoute pas mal ça. Quand même. On est sur Memento Mori et on vient d'écouter deux des meilleurs groupes de grind espagnols, Disturbance et. Non, Distorsion et.、Euh, non. Disturbance Project. Convulsion. t i je <rire> mélange les deux. Et <rire> voilà. très, ouais, convulsion et Dissoumance je Project. e C'est pas grave. Quand sorti un truc.、Ouais, ouais. Moi non plus. Je connaissais Dissoumance. Est-ce t p u i s、ouais, vraiment... t que c'est des groupes Pays-Bas que ça, du coup Ou Madrid euh, Non, euh, non pas, Madrid. pas Madrid. Convulsion, ils viennent d'un bled que je connaissais pas. N'étant、mmh. voilà, pas familier avec la géographie espagnole. Non, mais les... ouais, ça bourre carrément <rire> bien. c'était vraiment bien. Ouais, bon, on va se mettre deux petits trucs là, avant, de, avant, avant de, de se quitter.、Euh, ça va être un titre du groupe qui s'appelle La Chasse. Euh, qui est un duo féminin、euh, de Marseille, si je ne dis pas de conneries. Enfin, c'est sûr qu'elles sont, qu sont de Marseille.、Et、je crois que c'est bien un duo féminin. Elles、euh, ont fait notamment un split avec euh, Aval euh, récemment.、Euh, L'album s'appelle Noir, plus noir que le noir. Le titre, c'est Crève. Donc, c'est、euh, une sorte de psyché、euh, post-punk, s y c h p un peu chelou, mais qui n'est pas trop mal du tout.、Euh, juste après, on va s'écouter.、Euh Un titre de HHM, donc ça, ça veut dire Happy Homemakers, un groupe punk rock e、euh, majorité féminine, je crois qu'à la base c'était même 100% féminin, de Brest.、Euh, pour moi, c'est vraiment du Harum Scarum,、euh, voilà, de Brest quoi. Le, le titre, c'est Social Change, l'album k h、euh, r u s h c h sorti euh, très récemment. Yep, Et euh, voilà. On vient de s'écouter à l'instant、euh, le groupe de Brest euh, HHM euh, avec le titre Social Change juste avant、euh, La Chasse.、Voilà, C'est un super groupe q c i a p l u s n e o u r s disciplines. Donc euh, voilà, à suivre ouais, hein, ouais. si vous le désirez. Bah ouais, il faut. C'est bien. HHM.、Ouais. Ouais, C'est terminé là. Bah oui. Voilà. Vous ne v o y a i s pas、fait. Mounet se replonger dans son journal.、Enfin, <rire> ah <mais> oui. <rire> je... Bon, ça、fait. y est, j'ai dit mon truc. Je continue mon article. J'ai des articles intéressants <rire> à lire là donc... <rire> Et maintenant, Mounet va nous faire la lecture des actualités. C'est pas g o r e eu. Non, bon, bah du coup, on va se quitter là, parce que de toute façon,、ouais. on a un générique、euh, qui est très long cette fois-ci, ça, c'est、ouais, très bien.、Euh, on se retrouve donc le 24 janvier pour une émission spéciale Amérique du Sud. D'ici là, on vous、si. fait des bisous.、Avec、plein de musique, ouais,、euh... à bientôt. Allez, Bonne ciao, soirée à, à tous, merci、ah, d'avoir、oui. écouté. Joyeux Noël les dodos